One qibla présente super authentique Al, Al Bukhari et Muslim Alhamdulillah wa ssalatu wa ssalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ichwani fi l'azw frère son islam aujourd'hui on continue avec les hadiths sur la foi et on a aujourd'hui un hadith très important sur le Coran Ainsi que sur les miracles du prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam et les miracles des prophètes et des messagers en général. Donc le hadith qu'on va, qu va couvrir plutôt aujourd'hui, il a été rapporté par Boukhari et Muslim, hadith de Abu Hurayra radi ta'ala anhu dans lequel il nous dit que le prophète sallalahu alayhi wa sallam قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات ما مثله امن عليه Il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam que ce fut le cas pour Chacun des prophètes, chaque prophète que Allah subhanahu wa taala il a envoyé, Allah azawajalla il lui a donné des ayats. Qu'est-ce qu'on veut dire C'est quoi le sens du mot ayet Bien sûr, on comprend de nos jours ayet, c'est euh, plutôt ayet, c'est le pluriel de ayat, ayat qui réfère à un verset, une ayat du Coran. Mais dans la réalité, il y a un sens beaucoup plus général. Ayat c'est un signe un signe qui vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala comme Allah Azza wa Jalla il dit sanurihim ayatina Allah Ta'ala il a des signes que ce soit les signes qui sont récités comme Al-Quran Al-Karim ou que ce soit les signes visuels qu'on peut voir dans cet univers les cieux la terre les étoiles la mer tout ça c'est des signes d'Allah Subhanahu wa Ta'ala min ayati Allahi Azza wa Jalla aussi le mot ayat dans la langue arabe et dans le Quran fait référence a un signe dans le sens d'un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des miracles à des prophètes. Et les miracles, dans la langue arabe, ce que les savants ils appellent les mu'udizettes, les savants, ils ont cette convention, ce istilah, que les miracles, c'est seulement pour les prophètes. Donc, il y a personne qui peut avoir des miracles à part les prophètes. Ça, c'est notre aqida. Les personnes qui ne sont pas des prophètes, il y a des gens qui sont pieux les awliya'. Alors, il se peut que Allah Subhanahu wa Ta'ala leur donne certaines choses ou un événement ou il donne n'importe quelle autre chose quelque chose qui est un peu surnaturel qui sort de l'ordinaire mais on n'appelle pas ça un miracle ça s'appelle ça s'appelle une karama c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a des différences entre les miracles que Allah azza wa ta'ala accorde aux prophètes et entre les karamates que Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux awliya les gens qui sont pieux mais euh, ce n'est pas notre sujet pour parler de ce genre de différence donc bref ici pour revenir au hadith le prophète sallalahu alayhi wa sallam dit ma min al-anbiya nabiy illa u'tiya min ayat ma mithluhu amana alayhi al-bashar Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à chacun des prophètes un ou des miracles pourquoi afin que les gens puissent reconnaître que ça c'est un prophète afin qu'ils puissent qu'ils puissent le suivre parce que si c'était libre à n'importe quelle personne de prétendre que moi je suis un prophète d'Allah subhanahu wa taala et que les gens doivent la suivre par la suite bien sûr et eh bien on ne pourra pas faire la distinction entre les vrais prophètes d'Allah azza wa jalla et entre les prétendants prophètes ceux qui sont des faux prophètes mudarrou anbuwa alors Allah azza wa jalla il a envoyé des prophètes et Allah subhanahu wa taala leur a accordé des miracles pour les soutenir pour prouver qu'ils sont des prophètes véridiques qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit alayhi salat wa salam wa inna ma Allah ilayya. Il dit non m'a à moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam ce que Allah azza wa jal il m'a donné comme aya comme signe comme miracle. C'est une révélation que Allah Azawajal il m'a révélée. Ça veut dire le prophète صلى الله عليه وسلم ici, il fait référence à Al-Qur'an Al-Karim que Allah Azawajal il lui a accordé. Ça c'est le plus grand miracle du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, c'est Al-Qur'an Al-Karim. Le prophète صلى الله عليه وسلم a eu des miracles, si on peut appeler ça ainsi, euh, matériels, physiques comme c'était le cas pour les autres prophètes avant lui. Donc, encore une fois, dans le cas de Isa, salam, prophète Jésus, Isa, salam, par exemple, lui, il pouvait comme ça euh, passer sa main sur le visage de quelqu'un qui est aveugle et cette personne, soudainement, elle reprend la capacité de voir. Donc, il pouvait guérir les gens aveugles seulement en passant sa main sur leur visage, par exemple. Ça, je donne seulement un exemple. Ça c'est un miracle matériel, quelque chose de physique qu'on peut voir. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam, lui aussi Mohammed sallalahu alayhi wa sallam, il avait des miracles matériels, physiques. Par exemple, il nous a parlé alayhi salatou sallam de hajar kana yusallimu alayya bi Makkah. Il y avait une roche, une pierre que le prophète sallalahu alayhi wa sallam, reconnaissait fi Makkah, à La Mecque qu'il lui disait assalamu alaykum ce qui s'adressait au prophète Mohammed عليه الصلاه والسلام donc ça c'est un miracle ça sort de l'ordinaire que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait parler des roches pour le prophète sallallahu alayhi wasallam il y a un miracle du prophète sallallahu alayhi wasallam que parfois il était avec ses compagnons il y avait un peu de nourriture mais il y avait beaucoup de personnes qui devaient manger le prophète sallallahu alayhi wasallam juste par sa présence kan il faisait la, la baraka en quelque sorte et Allah subhanahu wa ta'ala faisait en sorte Que cette que ce peu de nourriture devenait quasiment interminable. Les gens mangeaient et mangeaient et mangeaient des grands groupes de personnes et ça ne diminuait aucunement. Ça, ce n'est pas normal. Ça sort complètement de l'ordinaire et ça, c'est un miracle que Allah Taala Il a donné au prophète Muhammad (PBUH). Par contre, le plus grand miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le wahy. La révélation, ça veut dire le message de du Qur'an. C'est pour ça qu'il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Fa'ardou anni aksharuhum tabi'an yawmal qiyama » Et c'est pour ça que j'espère bien être parmi tous les prophètes, celui qui va avoir le plus de personnes qui vont le suivre. La nation la plus grande, Comparé à tous les prophètes, ce sera la nation de ceux qui auront suivi le prophète Muhammad. Encore une fois, le hadith, il est dans Bukhari et dans Muslim. Euh, on va y aller maintenant avec quelques points un peu plus spécifiques, quelques leçons très importantes, Inch'Allah. Encore une fois, le thème de ce hadith, on peut dire que c'est le Qur'an al karim d'un côté mais aussi le thème de ce hadith, c'est les miracles des prophètes, et plus spécifiquement le, prophète du prophète, le miracle du prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam. De un, qu'est-ce qui distingue le Coran? Qu'est-ce qui distingue le Coran des autres miracles des prophètes Le Coran, c'est un miracle qui est là jusqu'à la fin des temps. Donc, si on compare le Coran karim au miracle de, des autres prophètes qui, euh, encore une fois, avaient ce, ce caractère-là matériel, Ça, c'était des miracles qui existaient seulement pour un temps spécifique. Pour les personnes qui étaient présentes, elles pouvaient voir le miracle. Si on prend comme exemple le fait que Moussa, (alayhi salam), prophète Moussa, prophète Moïse, avec sa canne, il a pu ouvrir l'océan, la mer, en deux parties. Il a pu avoir un chemin de la terre, au fait, qui en en plein milieu de de la mer ou de l'océan juste avec sa canne ça c'était un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala mais qui a vu ce miracle c'est seulement les personnes qui étaient présentes avec Moussa alayhi salam nous aujourd'hui on a aucune façon de vérifier visuellement ce miracle là de Moussa alayhi salam la seule raison pour laquelle on y croit c'est parce que Allah ta'ala nous en a parlé dans le Coran al-Karim si c'était pas cité dans le Coran al-Karim On n'aurait pas eu d'obligation de croire que Moussa Ali Salem, eh bien, qu'il a pu traverser l'océan. Pourquoi Parce qu'encore une fois, ce miracle-là était surtout pour les personnes qui étaient présentes dans son temps à lui. Mais une fois que ce prophète s'entend à lui est, est, est terminé, en fait, les gens n'ont plus la possibilité de voir le miracle. Mais le miracle du prophète Mohammed Mohamed, vu qu'il est le dernier prophète jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas de prophète, après lui, son message s'adresse à l'humanité tout entière, jusqu'à la fin des temps, à toutes les générations qui vont venir après lui. Allah Ta'ala lui a donné ce miracle éternel qui est le Al Qur'an al-Karim. Tout le monde a accès jusqu'à aujourd'hui au Qur'an al-Karim et peut constater le caractère miraculeux de ce livre-là qui prouve que Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un homme qui ne pouvait ni lire ni écrire ka naradoulan ummiyan ça c'est connu dans sa sirat alwi alayhi sallallahu alayhi wa sallam ce qui est pas mal particulier. Euh, en passant, il y a des gens peut-être qui se posent comme question pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait-il pas lire et ne pouvait-il pas écrire Il y a plusieurs raisons. Allah Taala il est Hakim il a la sagesse derrière ça mais on peut comprendre parmi ces raisons là entre autres le fait que le prophète sallallahu alaihi wasallam ne peut être accusé par personne qu'il a appris ses connaissances qu'il a volé des connaissances des histoires des autres des autres civilisations euh, de de penseurs ou autre chose le prophète sallallahu alaihi wasallam ne pouvait pas lire alayhi sallatu sallam et le prophète sallallahu alaihi wasallam il vivait dans le désert au milieu de l'Arabie d'où est-ce qu'il a amené toutes ces toutes ces informations toutes ces connaissances sur par exemple les histoires des nations du passé les histoires encore une fois de Moussa de Issa de Ibrahim alayhi salam l'histoire de Nuh alayhi salam toutes ces histoires avec tous les détails les gens de l'arabie qui étaient fi mack autour du prophète sallalahu alayhi salam ne connaissaient pas ce genre de de d'histoire là en détail et ce genre de faits en détail تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا كما الله سبحانه وتعالى يلف في القران الكريم les seules personnes qui connaissaient beaucoup de choses euh, sur ce genre d'histoire et ainsi de suite les histoires du passé c'était ahlul kitab les gens du livre ça veut dire les chrétiens et les juifs qui eux de un Même la connaissance dans leur temps, c'était spécifique, c'était gardé seulement pour les personnes de l'élite, les personnes qui faisaient partie de l'élite religieuse, de un. Et de deux, eux n'étaient pas de Qouaïch, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune affiliation, aucune relation particulière avec eux pour pouvoir avoir accès à leurs livres et ainsi de suite. Et de trois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait même pas lire. Le Coran, al-Karim, bien sûr, il parle pas seulement des histoires des passés. Du passé, il parle, le Coran Karim nous parle de l'économie, de finances, de politique, de code de famille. Ça contient des lois, ça contient des exemples, ça contient... C'est extrêmement riche en thèmes, en informations, en connaissances. Si je vous donne comme exemple aujourd'hui, si vous allez rencontrer une personne comme ça de façon aléatoire, dans un iftar, dans un café, peu importe. Vous ne connaissez pas l'historique de cette personne. Vous commencez à discuter avec cette personne et là, vous réalisez que cette personne, elle a des connaissances très riches, très poussées. Elle peut débattre de n'importe quel sujet. Elle peut vous amener des faits, des exemples, des histoires. Première conclusion que vous allez avoir, tout de suite, vous allez déjà vous dresser un profil. Que ça, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. C'est quelqu'un qui étudie beaucoup, qui consulte, qui s'informe, le prophète, bien sûr, dans son temps, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, la seule façon vraiment pour acquérir la connaissance, même si cette connaissance-là ne peut jamais atteindre les connaissances qui sont dans le Coran, mais la seule façon qui peut-être était disponible, c'était la lecture et encore une fois même la lecture c'était pas comme l'accès aux livres comme on l'a de nos jours alors d'où est-ce que le prophète sallalahu alayhi wasallam il a amené toutes ces connaissances ça ne peut être qu'une révélation d'allah subhanahu wa ta'ala numéro 2 aussi allah subhanahu wa ta'ala lorsque il n'a pas donné au prophète sallalahu alayhi wasallam la capacité de lire le prophète sallalahu alayhi wasallam a préservé l'esprit la connaissance le cœur du prophète alayhi wasallam parce que remarquez que lorsqu'on C'est lire. Lorsqu'on lit beaucoup, ça peut être quelque chose de très bien, mais en même temps, ça peut venir avec des choses très négatives. Parce que lorsqu'on lit, on ne peut pas nécessairement toujours filtrer qu'est-ce qui est la bonne chose à lire et qu'est-ce qui est la mauvaise chose à lire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent beaucoup, mais à travers leur lecture, ils apprennent beaucoup de choses bénéfiques, mais aussi beaucoup de choses qui sont faussées qui sont erroné. Allah Azza il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa salam parce que il n'a pas eu l'accès à cette fameuse lecture là. Le prophète sallallahu alayhi wa salam, le seul canal d'apprentissage qu'il avait, c'était la révélation qui venait d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et de ce et de ce fait, ses connaissances à lui sallallahu alayhi wa étaient parfaites, étaient idéales. Autre point important, l'incapacité du prophète sallallahu alayhi wa salam à écrire. Comment quelqu'un Si on va dire, encore une fois, si c'est par la logique, c'est pour prouver la, le caractère, encore une fois, divin dans le Qur'an. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas un prophète, s'il avait, ça c'est son livre à lui, il l'a écrit. Et c'est un livre, comme on va le voir dans un moment, Inch'Allah, qui contient des défis que les gens, même les mouchriquins, même ses pires ennemis, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas renié la grandeur du Coran al-Karim. Il y a personne qui a renié ça. On va parler de ça dans un moment, Inch'Allah, ou subhanahu wa ta'ala. Alors, comment se fait-il, comment se fait-il, est-ce que quelqu'un peut écrire un livre de ses propres pensées à lui, sans savoir écrire Il n'est pas un écrivain Mais il va produire un livre. Ça, c'est impossible. Même de nos jours, il y a des gens où oui, il y a des gens qui ont des expériences, je sais pas moi, qui ont tra traversé des, des expériences de guerre ou autre chose, et qui ne sont pas, qui savent, qui savent écrire, mais qui ne sont pas des écrivains professionnels. De nos jours, il y a des maisons d'édition ou autre chose qui vont engager des, des spécialistes. Donc là, il y a celui qui a vécu l'expérience, qui parle de son expérience. Là, il y a l'autre qui est en train de prendre des notes et qui, par la suite, va transformer ces notes-là en un livre. Mais dans le temps du prophète, ça, ça n'existe pas. Le prophète ne pouvait pas écrire. Je vous donne un exemple. On le sait tous. Vous êtes tous des étudiants, ou vous avez tous été des étudiants, vous avez étudié dans des collèges, universités ou autre chose. N'est-il pas vrai que de un pour réaliser un travail, n'importe quel travail, petite recherche, petit document, qu'est-ce qu'on fait On a besoin de brouillon. On va prendre des notes. Première version, deuxième version. On veut organiser ces notes-là. Il y a personne qui arrive vieux de sa tête comme ça et il dit moi j'ai le contenu qui est prêt tout de suite. Je vais commencer à le dicter. Quelqu'un va prendre, va écrire le contenu. Ça c'est impossible. On a besoin encore une fois de prendre des notes. Si on parle des réflexions, le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est connu historiquement que le Coran, le karim, il a été révélé de façon graduelle. Sur une période de 23 années continues. Donc, comment est-ce que quelqu'un pourrait-il nous donner un message comme ça, homogène, qui se tient du début jusqu'à la fin, et que cette personne-là, encore une fois, même si on va dire, c'était ses propres réflexions à lui, quelqu'un pourrait dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les kuffar, bien sûr ils croient pas qu'il est prophète donc ils vont dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ils, disent, ils vont dire c'était quelqu'un de très intelligent il avait des inspirations c'est comme ça, ça c'était le Coran mais comment est-ce que quelqu'un peut avoir des inspirations, des idées et ne pas pou pouvoir prendre de notes et gar garder ses prés et préserver ses inspirations avec tous les gadgets que nous avons de nos jours les téléphones, les tablettes et ainsi de suite et ça nous arrive très souvent d'avoir des idées On va dire ça, c'est une excellente idée. Et la semaine prochaine, on l'a oublié. On aimerait bien pouvoir se rappeler, mais on a oublié de prendre note. On n'avait pas accès tout de suite à nos notes, et ainsi de suite. De ce fait, le fait que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, était ummiyoun, ne pouvait pas lire, ne pouvait pas écrire, et que malgré ça, il est venu avec ce livre-là, qui est le Coran Karim. sans en tant que tel, c'est un miracle qui prouve que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Autre chose, bien sûr, il y a les miracles linguistiques dans le Coran al karim l'Ijjazu al-Lughawi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Peut-être de nos jours, il y a des gens qui ne comprennent pas la langue arabe, qui ne peuvent pas apprécier ce caractère miraculeux dans la, dans la langue arabe du Qur'an al-Karim. Mais ce n'est pas grave, il y a d'autres facettes de, de miracle de l'Hirjaz. Mais c'est connu que dans le temps du prophète, wa sallam, les Arabes, leur point de force, quel était le point de force ici, de puissance des Arabes, si on parle de Quraysh, de, des Arabes de Mecca, de l'Arab de Mecca et ainsi de suite On le sait tous, c'était pas leur civilisation, n'avait pas de technologie ou de force ou d'organisation de la société ou autre chose. Vraiment, leur force était dans l'éloquence. Al-Bayyin, y a personne qui peut les critiquer pour cela. Ils étaient extrêmement éloquents les Arabes. Et le Prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il est venu avec le Qur'an Al-Karim et le Qur'an Al-Karim les a défier, fait tout بصورة من مثله وادعو شهداءكم من Pouvez-vous amener une seule sourate comparable au Coran Karim Il n'y a personne parmi eux, ni des êtres humains, ni de Al-Jinn, qui a pu produire quelque chose de comparable à seulement une sourate du Coran Karim. Même ces Arabes très éloquents, qui étaient des poètes, qui étaient en on ont leurs traces jusqu'à aujourd'hui, qui prouvent leur degré très élevé d'éloquence, même ces Arabes-là, même ces Arabes, Même les amis du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est cité dans la sira que certains de ses ennemis à lui صلى الله disaient aux gens de fermer leurs oreilles pour ne pas écouter le Coran, de peur à ce que les gens soient influencés, soient attirés par le Coran. Mais certains parmi ces leaders là des mushrikeen ne pouvaient pas se empêcher de venir parfois en cachette la nuit pour écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'entendre réciter le coran, ça les attirait. Ils étaient émerveillés par le coran al-Karim et il y a plusieurs narrations dans ce sens bien sûr. Aussi un autre point, les miracles législatifs du coran al-Karim. Encore une fois, quel est cet homme, un seul homme qui peut produire tout un système législatif Le coran parle de tout. Ça parle de l'héritage, ça parle de la guerre, ça parle de la paix, ça parle des témoins, ça parle des juges, ça parle des parents, ça parle des enfants, ça parle des orphelins, ça parle de tout. Le Coran al-Karim, ça vient avec des règles détaillées, précises, des règles et des lois qui sont applicables jusqu'à aujourd'hui. On peut défendre les idées qui sont dans le Coran, on peut défendre les valeurs. On le sait que tout, tout système idéologique que les êtres humains inventent, À peine ça dure pendant quelques décennies. Après ça, ça commence à à euh, à disparaître graduellement. Comme il y a de systèmes philosophiques qui ont existé dans le passé, comme il y a de systèmes idéologiques et qui aujourd'hui ne font partie que de l'histoire ou ont très peu de personnes qui sont attirées par cela. Plus récemment, on peut parler du communisme. Ça fait quelques décennies à peine. Le communisme, c'était c'était en vogue, c'était à la mode. Plein de personnes défendaient le communisme. Plein de personnes à travers le monde. Adopter le communisme et croyait que le communisme, c'était la religion, la vérité. C'était les bonnes valeurs et faisait tout pour prôner cela, incluant par la force. Il y avait des puissances derrière ça, l'URSS et ainsi de suite. Le communisme de nos jours est à la marge du monde. Après ça, il y a eu bien sûr le, euh, le capitalisme, le libéralisme. Qu'une fois, ça a émerveillé, ça a attiré le monde. Mais là, on est en train de voir comment est-ce que c'est... Ça commence à disparaître, feydingo et les gens commencent à, à un peu à s'ennuyer de ça, commencent à remettre en question, commencent à voir les grandes failles, les grandes conséquences dévastatrices et les gens commencent déjà à chercher d'autres alternatives et c'est pour ça qu'on le voit de nos jours en occident, il y a une grande division idéologique au sein des sociétés occidentales récemment parce que il y a une grande partie de cette occident de ce monde occidental qui n'y croit plus vraiment trop à ce système là capitaliste et libéral et ainsi de suite. Donc on voit comment ce que n'importe quel système idéologique inventé par des êtres humains finit par par rétrécir. Ça ça grandit, ça prend de l'essor, après ça ça revient. Le Coran Karim, ça fait 14 siècles Et il est encore applicable jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'était pas que ils essayent depuis plusieurs décennies d'empêcher les musulmans par la force, par la guerre, par les massacres, par n'importe quelle autre chose, par les fitens, par les divisions, par tout ça, par les conflits. Ils, ils font de leur mieux pour empêcher les musulmans d'appliquer le Coran al-Karim. Si ce n'était pas pour ça, le Coran al-Karim serait appliqué partout dans les pays des des musulmans. Il n'y aurait aucune hésitation et le monde aurait vu que le coran karim c'est applicable et on peut le défendre même dans la théorie même sans pouvoir appliquer le coran karim on peut prouver que le coran karim les valeurs du coran les lois du coran ça n'a rien d'étrange ça n'a rien de bizarre alors quel est encore une fois cet homme qui peut à lui seul venir avec toutes ces lois qui couvrent tous les domaines de la vie et encore plus meilleur que les systèmes laïques que les lois humaines inventées par les êtres humains qui ne parle que de ce qui est interdit, ce qui est légal et interdit, quelles sont les conséquences et les punitions. Le Qur'an al-Karim vient aussi avec un système éthique de akhlaq, avec un système spirituel, avec une aqidah, croyance, avec des débats, avec des preuves. Ce n'est pas seulement un code qui dit « 1, 2, 3, 4, 5 ». Alors, ça ne peut pas venir du prophète, lui-même, en tant que personne. Ça ne peut pas être son invention à lui, à l'aïsallatou wa sallam. Après ça, il dit, à l'aïsallatou wa sallam, fa'ardu anni akfaruhum tabi'an yawma al-qiyama. Il dit, c'est pour cela, à cause du fait que mon miracle, c'est le Qur'an, carib, j'espère bien être le prophète qui aura le plus de suiveurs le jour du jugement dernier. Que sa nation, à lui, sera la plus grande nation. c'est Ceux qui... Euh, En, euh, ceux qui était des ce qui ont adhéré à sa religion à son message que ce sera les les les plus nombreux comparé aux autres prophètes du passé. Donc ça encore une fois en tant que telle cette information c'est aussi un miracle du prophète sallalahu alayhi wa sallam min a'lam in nubuwah parce que pensez à cela quand est-ce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit ces paroles il était où alayhi sallam? Il était quelque part très très loin dans le désert au milieu de nulle part dans ce temps. Dans ce temps-là Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait les Perses, il y avait les Romains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Arabes. Les Arabes, c'était un petit groupe de personnes comparé au reste du monde qui étaient vraiment isolés dans le désert. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que « moi, je serai le prophète avec le plus de suiveurs le jour du jugement dernier ». Pourquoi Parce que son miracle, il est éternel. Le Coran, le Karim, il est éternel. Il sera là jusqu'à la fin des temps. Il va toujours avoir un effet de d'amener des gens vers l'islam. Donc là, c'était un miracle du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas un prophète, encore une fois, mettons nous, on va essayer d'imaginer le scénario, de se mettre à cette place-là, on va revenir en arrière dans l'histoire. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas un prophète, s'il était seulement un leader, un grand leader, quelqu'un qui sait comment influencer les gens et ainsi de suite. Normalement, quelqu'un comme lui, s'il n'était pas prophète, encore une fois, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure chose à laquelle il pourrait... Aspirer c'est quoi C'est de dire à ses suiveurs, à ceux qui étaient avec lui, à ses compagnons, regardez, vous allez voir, on va être les maîtres de l'Arabie, on va faire un royaume dans l'Arabie, ce sera mes enfants à moi, ma descendance qui va régner sur l'Arabie. Donc ça c'est le, le plus aspirant, le plus la, la chose la plus élevée à laquelle un leader, une personne qui euh, serait opportuniste, qui, qui ne cherche que le pouvoir, c'est la chose la plus élevée à laquelle elle aspirerait. Que je vais être le chef, le maître de l'Arabie. Je vais maîtriser toute l'Arabie. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que moi je vais être le prophète avec le plus de personnes qui vont me suivre. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a su ça Il n'a pas vu l'avenir, il n'a pas vécu aujourd'hui avec nous. Il n'a pas vu les centaines de millions de personnes qui étaient muslimines à travers les 14 derniers siècles. Il n'a pas vu le prophète jusqu'à aujourd'hui comment à chaque moment à travers le monde, à chaque moment qui passe, il y a des gens qui sont en train de faire shahada, de entrer dans l'islam, de se convertir à l'islam. Alors, qui lui a dit ça D'où est-ce qu'il a amené cette information Bien sûr, c'était un wahi d'Allah subhanahu wa ta'ala une révélation d'Allah azza wa jal. Euh, aussi, on va conclure avec un autre point inshallah taala important les miracles des prophètes en général les miracles des prophètes en général Allah azza wa jall comme on a mentionné il a donné des miracles à ces prophètes et parmi ces miracles là on a déjà parlé de euh, des miracles physiques donc on a parlé du miracle de la de la canne la asa de Moussa alayhi salam ni de Isa alayhi salam, de Ibrahim et ainsi de suite aussi parmi les miracles des prophètes c'est leur sira leur vie leur conduite avant la prophétie on ne trouve nulle part un prophète qui était critiqué pour sa conduite avant qu'il ne dise qu'il était prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala regardez ça arrive beaucoup qu'il y ait des gens corrompus des criminels ainsi de suite qui juste comme ça de façon brève du jour au lendemain ils vont se transformer en personne euh, qui, qui va faire la qui va prôner le bon comportement, l'éthique, qui vont fonder leur propre secte et ainsi de suite, ça arrive beaucoup à travers l'histoire. Mais les prophètes, ils n'étaient pas comme ça. Les prophètes, il y a personne qui a pu les blâmer pour leur passé, incluant notre prophète Mohammed, Allahu Akbar, Selam. Il y a personne qui lui a dit que toi, avant cela, on te connaît lorsque tu étais jeune, tu étais un criminel, tu n'étais pas honnête. Il y a personne. Même ses amis à lui, Allahu Akbar, Selam, ils disaient, ils l'appelaient que toi tu es l'homme honnête ça, il ne pouvait pas remettre ça en question la seule chose qu'ils avaient contre lui c'est quoi c'était son message, le contenu de son message parce qu'il est venu pour changer encore une fois leurs croyances, pour remettre en question leur religion de shirk, de polythéisme et ainsi de suite aussi parmi les miracles des prophètes c'est la puissance la force de leur détermination tous les prophètes fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah jazakallah khair brother inshallah follow us we we try to do live in french as well as in english inshallah just to uh, just to make it beneficial for everyone jazakallah <muchemoté> khairan alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien plutôt tous les prophètes comme on a mentionné Allah azawajalla il lui a il leur a donné une détermination qui sortait de l'ordinaire. Femme wa hanoulima asabahum fi sabirillah. Wa ma dha'fu wa ma stekenu. Il y a des prophètes. Imaginez ça. Nous alayhi salam il a passé 950 années à appeler son peuple vers l'islam et très peu de personnes ont accepté l'islam avec lui, très peu, à peine quelques personnes. Ça se compte les personnes qui ont suivi Nouh a.s. « Ma <mère> âmana ma'ahu illa qalil » comme Allah s.w.t. dit. Alors imaginez ce prophète, Nouh a.s., cet homme, 950 années à appeler les gens vers son message et les gens se moquent de lui et malgré cela les gens lui font du mal yu'dhunahu yaskharon minhu malgré sanouh alayhi salam il se tenait à la religion d'Allah azza il y a certains prophètes que le prophète salla salam nous a dit wa an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan-nabiyyu wa laysa ma'ahu il y a des prophètes que il n'avait que une ou deux personnes qui les ont suivis d'autres prophètes il y a personne qui les a suivis qui a cette détermination pour continuer pendant des décennies à appeler les gens vers son message, sachant que tout le monde te rejette, tout le monde se moque de toi et il va continuer. Et il y a personne qui t'aide. Alors ça, c'est un signe que ça, c'est des prophètes d'Allah subhanahu wa. Contrairement, on le voit de nos jours, il y a des gens qui aspirent à des changements, des révolutions, par exemple, dans les valeurs, dans la société ou autre chose. Il y a des gens qui aspirent à de la force politique, à des positions. Et de ce fait, on va les voir, on va commencer à les voir partout. C'est les opposants, euh, ils ont beaucoup de détermination, et ainsi de suite. Mais en général, ces gens-là, après quelques années, ça ne fonctionne pas. Ils disparaissent de la scène publique. Parce que ça, c'est la nature de l'être humain. Après un certain moment donné, on, de, on devient essouffler surtout si on trouve pas de personnes qui nous soutiennent et ainsi de suite, on va laisser tomber. Le fait que ces gens-là, ces êtres humains, ces personnes-là, Moussa, Nour, Ibrahim, Isa, Daoud, qu'ils avaient cette détermination, ça c'était un signe que ils étaient des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et finalement en 30 secondes aussi les ulémas ils mentionnent que euh, on le constate à travers l'histoire que les nations qui suivaient les messages de leurs prophètes, qui suivaient leur législation, ça c'était des nations que Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait la force. Et les nations qui se détournaient du message de leurs prophètes, qu'est-ce que ça leur arrive Eh bien, ils commencent à descendre, c'est la descente vers l'enfer. Ce qui prouve encore une fois que le message de ces prophètes, des prophètes d'Allah, des Ambiya, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité c'est une révélation d'Allah Ta'ala on va conclure encore une fois juste avec le Coran en passant ça c'était juste l'étude d'un seul hadith ici dans Bukhari et dans Muslim notre on peut pas aller dans les détails à propos des miracles du Coran les ulama ils ont parlé ils ont des livres Imam Al-Baqillani ainsi de suite ils ont des livres entiers sur l'i'jaz al-Quran miracles de Al-Quran Al Karim mais on voit de nos jours certains miracles qui sont très évidents le fait qu'on peut réciter le Coran à chaque jour sans s'ennuyer de le Coran Al Karim sourate Al Fatiha on la récite 17 fois par jour au moins et on ne s'ennuie pas de cela on continue à réciter sourate Al Fatiha bien au contraire les personnes les plus attachées au Coran comme les hafiz du Coran ceux qui mémorisent le Coran qui doivent le, ré le réviser de façon récurrente on va trouver c'est les personnes qui ont le plus de plaisir à réciter le Qui aime le Coran le plus. Le plus qu'on récite le Coran, le plus qu'on va aimer le Coran. Ça, ce n'est pas le cas de n'importe quel autre livre dans ce monde. Même quelqu'un qui va lire une histoire, un roman ou autre chose, qui va la lire. Mais après... Même si vous aimez cette histoire ce livre là après 2 3 4 lectures ça devient ennuyant on va le jeter on va chercher quelque chose de nouveau. Le Coran c'est de loin on peut ça on peut lancer le défi personne ne peut nous battre dans cela. Le Coran c'est de loin le livre le plus récité du monde toujours. On parle juste on parle pas seulement de Ramadan, toujours le Coran c'est le livre le plus lu le, le plus récité de façon régulière. Et ce n'est même pas un livre récent qui vient de sortir, c'est un best-seller, ça fait juste, euh, comment on dit... Euh La mode c'est à la mode. Non, c'est ça fait 14 siècles que que c'est comme ça. C'est le livre le plus mémorisé à travers le monde de loin. Il y a pas un livre qui est comme le Coran il y a des milliers de personnes qui le mémorisent, qui le connaissent par cœur, des arabes, des non-arabes, des asiatiques, des européens, peu importe, des jeunes, des grands, subhanallah. Le Coran, ce n'est pas seulement une loi des législations, mais si on compare le Coran, prenez euh, je sais pas moi, la la constitution n'est-ce pas, la constitution américaine ou je ne sais pas, n'importe quelle constitution dans ce monde, même des pays qu'on appelle les pays puissants, et ainsi de suite, c'est quoi C'est un papier avec des informations, avec des phrases comme ça. Mais il y a personne qui peut réciter ça, qui peut avoir du plaisir à lire ça Al Quran al Karim ça vient avec le tajwid ça vient avec la récitation la belle voix et ainsi de suite d'où est-ce que c'est venu impossible que ça vienne du prophète sallalahu alayhi wa sallam c'est un wahy d'Allah subhanahu wa ta'ala in huwa illa wahyun yuha 'allamahu al quwa barakallahu ta'ala fikum wa jazakum Allahu khayran subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillah rabbi al alamin